Bismillah ar rahim alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa barak ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nous nous étions arrêtés hier au quatrième annulatif parmi les annulatifs des ablutions mentionnés par l'auteur Abdurrahman ibn al nasir al Rahimahullah ta'ala dans son livre Manhaj al -Sarikim. Il reste une question à aborder. Cette question, c'est celle qui concerne celui qui viendrait à entretenir des rapports sexuels avec sa femme, qui la pénètrerait sans pour autant éjaculer. en suivant l'avis soutenu par l'auteur rahimahullah ta'ala, à savoir que ce qui annule les ablutions, c'est de toucher une femme avec désir, la réponse est claire. Par contre, si on prend en considération l'avis qu'on a fait prévaloir À savoir que le fait de toucher une femme n'invalide les ablutions qu'en cas de sécrétion de ce qui viendrait annuler les ablutions, même... avec désir, alors à ce moment-là, la question se pose. La réponse à cela, c'est que l'Imam al bukhari ainsi que l'Imam rahimahum Allah, ont rapporté, d'après Abu Huraira, que le prophète alayhi wasallam, a dit en visant par là l'homme et sa femme. Si il s'assied entre ces quatre extrémités, et qu'il a des ébats avec elle, alors les grandes ablutions deviennent obligatoires. Et l'imam Muslim a rajouté donc dans sa version, dans une de ses versions, même s'il n'éjacule pas. Donc avec cet ajout que l'on trouve dans la version de Muslim, on se rend compte que dans ce cas-là, les ablutions auront été invalidées, même s'il si n'y a pas eu éjaculation. Et les ébats, ce qui évolue ici, c'est la pénétration. Donc si l'homme introduit son sexe dans celui de la femme, alors les ablutions de tous deux sont annulées, même s'ils n'éjaculent pas. C'est donc là un point important à mentionner, du fait qu'on a fait prévaloir la vie selon lequel les ablutions ne sont invalidées Lorsque l'homme touche une femme, même si c'est avec désir, qu'en cas de sécrétion d'un liquide qui viendrait invalider les ablutions. L'annulatif suivant, c'est le sixième. C'est le toucher du sexe. L'auteur a dit « wa sul Farj, Le toucher du sexe. Le fait qu'il ait utilisé ici le toucher, mas, ça signifie que c'est avec la main, car le terme mes désigne le toucher avec la main. Donc n'est pas visé par là le simple fait d'effleurer avec une autre partie du corps. Et également, ça signifie que ce toucher est effectué sans que rien ne vienne faire écran entre la main et donc la femme qui aurait et, et, et le sexe, excusez-moi, qui aurait été touché. Et le fait qu'il ait dit Al-Farj, inclut à la fois son propre sexe et le sexe d'une tierce personne. Et le fait qu'il ait utilisé le terme Farj ici, Ça englobe à la fois le sexe masculin ainsi que le sexe féminin, de même que l'orifice anal. Et ne sont pas visés ici les testicules de l'homme, étant donné que ce qui est voulu par El Farj, c'est la verge, ce n'est pas les testicules. Et ne sont pas visées également les lèvres externes du sexe de la femme, étant donné que ce qui est voulu concernant la femme, c'est ce qui est, c'est la partie, on va dire, intérieure de la vulve. Ne sont pas visées également les fesses, étant donné qu'on a mentionné l'orifice anal. De même que n'est pas visé l'entrecuisse. Donc ce qui est visé, c'est le sexe. La verge concernant l'homme et la partie intérieure de la vulve concernant la femme. Donc ça, ce sont des détails sont importants à connaître. Allah n'a pas honte de la vérité. Aïcha radiyallahu anha disait à propos des femmes des Ansars, c'est-à-dire les auxiliaires, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons qui avaient immigré de la Mecque à Medjine. Ni'man nisa nisaul ansar. Quelle bonne femme étaient les femmes des Ansars. La grande pudeur dont elles faisaient preuve, ne les empêchez pas de s'instruire en matière de religion. Concernant le sujet, donc le toucher du sexe, et non pas le fait de toucher son sexe, comme on peut le trouver dans certaines traductions. Car comme on l'a vu, ce qui est visé ici, c'est aussi bien le sexe de la personne que le sexe d'une tierce personne. Et donc volontairement, le shir, rahimahullah, À utiliser ces termes afin de rester général. Et les hadiths qui ont été rapportés, il y a celui qui a été rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, at tirmidhi et Al-Nasaï d'après Boussara. Bint Safwan. Ce hadith il a été déclaré authentique par le Sheikh al-Albani dans Irwa al-Ghalil. Boussara rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui touche sa verge fasse les ablutions. Donc ici c'est le terme zakar » qui est utilisé, ce qui vise le sexe de l'homme. Pour ça qu'on a terminé à dire la verge. Et dans un hadith rapporté par Ibn Majah, déclaré authentique par le Sheikh al-Albani, toujours dans El-Irwa, d'après Um Habiba, le prophet, alayhi wa sallam a dit que celui qui touche son sexe fasse Les ablutions. Donc cette fois-ci, c'est le terme fardj, qui est plus général, qui a été utilisé. Ces hadiths-là, ils sont formels dans le fait d'accomplir les ablutions suite au toucher du sexe. Il y a d'autres hadiths, notamment celui rapporté par l'imam Ahmed Ainsi qu'Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Maja, d'après talq Ibn Ali, qui a dit que un homme a posé la question au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait de toucher la verge, qu'un homme donc, se touche la verge alors qu'il est en prière, doit-il faire les ablutions le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit répondre « Non, ce n'est qu'une partie de toi, ni de ton corps. » Donc on retrouve dans ce hadith la négation des ablutions. Et face à ces différents hadiths, les ulama ont adopté différents avis. Et l'auteur, donc, il a opté pour le simple fait de toucher le sexe. Donc, il en est qui a opté pour cela, le toucher du sexe, qui annule les ablutions en se basant sur le hadith de Bossara et de Um Habib. C'est le cas de l'auteur. D'autres qui ont dit que ça n'annule pas les ablutions. En se basant sur le hadith de Talk ibn Ali. Et d'autres qui sont d'avis qu'en vérité, c'est lorsque le toucher Est accompagné de désir. C'est à ce moment là donc que les ablutions sont annulées. Et d'autres qui ont dit qu'en vérité, dans tous les cas, le fait de renouveler les ablutions est recommandé. Et ils ont considéré. Que les hadiths de Busra et de um Habiba, affirment la recommandation, tandis que le hadith de Talq ibn Ali nie l'obligation. Et c'est de cette manière donc qu'ils ont réuni entre les textes et qu'ils ont considéré qu'en vérité, les ablutions après avoir touché le sexe sont uniquement recommandées. Quant à ceux qui ont opté pour la vie, selon lequel c'est le toucher avec désir qui annule les ablutions. Ils ont considéré donc les hadiths de Boussara et de Um Habib, hein, dans lequel le prophète wasallam, dit que celui qui touche sa verge ou son sexe fasse les ablutions. Ils ont considéré donc que cela vise le toucher avec désir. Alors que le hadith d'Al Talq Ani vise celui qui est, fait, qui est fait sans désir. D'ailleurs, Comme le soulève le cheikh Muhammad ibn Nasir ou Muhammad Nasiruddin Al-Albani, رحمه الله تعالى al minna Tu comprends du contexte du hadith de Talq ibn Ali que c'est cela qui est voulu. Pourquoi parce que la personne qui est en prière, même si elle se touche la verge, il est très peu probable que ce soit avec désir. Donc tu comprends du contexte de ce hadith qu'en vérité, le prophète wasallam, a dit non, ce n'est qu'une partie de toi. Dans le sens où Dieu fait que c'est fait sans désir, alors à ce moment-là, ça devient comme une autre, un autre membre de ton corps. Le sheikh Ibn al a dit dans son char, Al-Mumti'a. Concernant cela, si l'individu touche son sexe, il lui est dans tous les cas recommandé de refaire ses ablutions, que cela ait été accompagné d'envie ou pas. Déjà, on est d'accord sur ça, sur le fait que c'est recommandé. Et si c'est avec désir, alors l'avis selon lequel cela deviendrait obligatoire est très fort. Cependant, je ne serai pas catégorique à ce sujet, tout en sachant que la prudence implique d'accomplir ici les ablutions. Donc le Shér il a penché vers cet avis et l'a considéré comme étant très fort sans pour autant être catégorique du fait de l'autre avis. Soutenu notamment par M. Taimi, hein, selon lequel les ablutions suite au toucher du sexe sont uniquement recommandées, et ce, en toutes circonstances, même avec désir. Donc, on retiendra cette parole de Shir M. lorsqu'il dit « si c'est avec désir, alors l'avis selon lequel cela deviendrait obligatoire est très fort. Cependant, je ne serai pas catégorique à ce sujet. » tout en sachant que la prudence implique d'accomplir ici les ablutions. Septième annulatif, le ou wa tarsil ul-mayyit, laver le mort. On remarque ici que c'est le terme tarsil qui a été utilisé. Donc tersile, parfois tu retrouves le rassel. Et ça inclut le fait de laver le mort à l'aide d'un tissu, sans forcément le toucher directement. D'où l'importance ici de l'utilisation de ce terme. Ce n'est pas le terme « masse qui a été utilisé. Auquel cas, ce qui aurait été voulu, ça aurait été le simple fait de le toucher et ça aurait été donc le contact direct qui aurait été visé. Là, du fait que le terme tersile ait été utilisé, ça implique, ou ça englobe également le fait de laver le mort à l'aide d'un tissu sans pour autant le toucher directement. Le terme mort, ici, c'est général. Ça vise la dépouille du musulman comme celle du mécréant, celle de l'homme comme celle de la femme, celle du grand comme celle du petit, celle du libre comme celle de l'esclave. Et l'auteur donc a opté pour l'avis selon laquelle c'est un annulatif des ablutions. Et cet avis-là, il fait partie des particularités de l'école hambalite. L'imam Ahmed ainsi qu'Abu Daoud et at ont rapporté d'Abu Uhreira qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce dernier a dit que celui qui lave un mort accomplisse ses ablutions majeures et que celui qui le porte accomplisse ses ablutions. L'imam At-Tirmidhi dire que ce hadith Et fiable. D'ailleurs, ici, il y a une parenthèse à faire concernant le livre de Tirmidhi. Jamir Parmi donc les particularités et les profits attirés de ce livre, c'est que l'imam, dans son livre, après avoir mentionné les hadiths, la plupart du temps, il mentionne leur degré d'authenticité. Et parfois, il fait également allusion à la divergence qui existe concernant l'authentification de certains hadiths. Également, il fait allusion aux autres hadiths qui ont été rapportés allant dans le même sens que le hadith qu'il a mentionné. Et c'est dans ce cadre-là qu'il dit « Wafil Bab » C'est-à-dire, et dans ce chapitre, il a été rapporté des hadiths dans, dans cette question d'après un tel, un tel, un tel, un tel et un tel. Et il mentionne donc les compagnons qui ont rapporté ces hadiths, qui vont dans le même sens que le hadith que lui-même vient de recenser dans son livre. Et également, il fait référence aux différents avis des ulémas, C'est pour ça que ce livre, Jami'a Tirmidhi, est un livre d'une grande valeur. Et comme le dit le Mohammed Muhammad Ibn Hadi, il y a des profits à tirer de ce livre que tu ne pourras pas puiser dans dans d'autres livres. Donc ça met en avant également la place qu'occupe l'imam Tirmidhi au sein des gens du hadith. Rahimahoumullah. Donc ce hadith, l'imam Tirmidhi l'a considéré fiable. D'ailleurs, quand on mentionne les hadith rapportés par Tirmidhi, il est d'usage de mentionner justement l'avis de l'imam concernant le hadith. Et Il n'est pas correct de le mentionner, c'est-à-dire le hadith, sans mentionner son avis concernant son degré d'authenticité. Surtout s'il était d'avis qu'il était faible. Car le simple fait que l'imam Tirmidhi mentionne un hadith dans son livre ne signifie pas que ce hadith est authentique ou fiable ce hadith en l'occurrence celui d'Abu Hurayra a été considéré authentique par le shikh al-Albani dans Al-Irwa et le shikh y il est rapporté de manière authentique d'après les compagnons qu'il en était parmi eux qui faisaient les grandes ablutions après avoir lavé un mort et d'autres qui ne les faisaient pas. Comme je l'ai mentionné dans mon livre Ahkam al-Janaiz les rites funéraires. Donc le shir ici après avoir exposé l'authenticité du hadith d'Abu Hurayra il a expliqué Que d'autres compagnons, qu'un certain nombre de compagnons, faisaient les grandes ablutions après avoir lavé un mort, et d'autres ne les faisaient pas, ce qui serait un fait qui nous ferait considérer l'ordre mentionné dans le prophète, par le prophète alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Hurayra, comme étant un ordre qui indique la recommandation et non pas forcément l'obligation. Alors que la règle de base, c'est que l'ordre, à la base, il indique quoi Il indique l'obligation. Sauf s'il y a un indice qui vient nous prouver le contraire. À partir de là, d'autres éléments ont affirmé que le fait de laver un mort n'est pas un annulatif des ablutions. Quant à la question des grandes ablutions, donc le fait que ça soit une cause qui mène à faire les grandes ablutions, ça c'est une question que l'on va aborder dans le chapitre suivant, Incha'Allah. Là donc on est en train de parler du fait que ça annule les ablutions. Et ce n'est pas tout ce qui est une cause d'accomplissement des grandes ablutions qui forcément est considéré comme étant un annulatif des ablutions. Parmi ceux qui en sont de cet avis, Ibn Qudam al-Maqdisi, qui est considéré comme étant le shaykh de l'école de l'imam Ahmed Ibn Hamdall, fait partie donc des, des figures de cette école de fiqh. Donc Ibn Qudam a soutenu cet avis, donc le fait que ça n'annule pas les ablutions, de même qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ainsi que l'auteur Abdel Rahman Ibn Nasir Sa'adi dans son livre Al-Mukhtarat al, al jaliyah ainsi que le chier muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymine dans Al-Sharh Al-Mumti'a. Le muhammad Ibn Hadi Al-Mad Hafizahullah de dire, dans son commentaire de Manar Sabil, ce qui est le plus correct, c'est que les ablutions ne s'invalident pas par cela, c'est-à-dire par le fait de toucher le mort. Mais si le laveur touche directement le sexe du défunt, alors c'est là une autre question. Fin des propos. Du shir hafizahullah que je vous ai rapporté donc dans le sens général. Donc il a dit à la fin alors c'est là une autre question et cette autre question donc qu on l'a abordée précédemment. Huitième annulatif des ablutions l'apostasie le shir a dit wa ridda al-amal kullaha et l'apostasie qui est invalide de l'ensemble des œuvres. Donc l'apostasie ici, elle concernerait, ou tu te rendrais compte donc de l'importance de, de cette question, concernant le cas d'une personne qui serait en état de pureté, puis qui, quand on nous en préserve, viendrait à apostasier, et qui retournerait à l'islam avant d'avoir perdu ses ablutions par l'un des annulatifs précités. La personne, elle sort de l'islam. Elle a commis un annulatif de l'islam. Ces annulatifs dont on est en train de voir les plus importants dans le livre Nawaqid al-Islam. Écrit par le Shir Muhammad ibn al-Wahhab. Rahimahullah. Donc la personne, elle a accompli un de ces annulatifs. Elle était en état de pureté. Elle se rend compte de ce qu'elle vient de dire. Elle retourne à l'islam. Avant d'avoir perdu ses ablutions, à cause de l'un des annulatifs que l'on a mentionné précédemment. Est-ce que ses ablutions sont toujours valables Est-ce qu'il est toujours en état de pureté Ou pas Donc l'avis de l'auteur, c'est qu'en vérité, ses ablutions ne sont plus valables, et qu'il n'est plus en état de pureté rituel, et qu'il lui est obligatoire de se purifier à nouveau. Et cet avis, il est basé sur différents versets qui font état de l'annulation des œuvres du mécréant. Et il a certes été révélé, ainsi que ceux qui sont venus avant toi. Si jamais tu associes quoi que ce soit à Allah, alors tes œuvres seront vaines. Et tu seras certainement parmi les perdants. Quiconque mécroit en la foi, alors ses œuvres sont certes devenues vaines. Et il, est, il sera dans l'au-delà parmi les grands perdants. Donc en se basant sur ce type de verset, Certains ulémas, c'est le cas de l'auteur, sont d'avis que ça invalide les ablutions. Et c'est notamment l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbel, rahimahullah. Et le fait d'opter pour cet avis est, en toutes circonstances, plus prudent. Et également, ça permet de sortir de la divergence. Dans le sens où Si cette personne fait ses ablutions, alors personne ne lui reprochera cela. Tandis que si elle ne les fait pas, selon cet avis qui a une certaine force, il aura délaissé donc quelque chose qu'il était obligatoire de faire, et ça va même remettre en question la validité de certaines de ses œuvres. Il va accomplir par la suite. Donc l'avis que l'on retiendra, c'est l'avis qu'a soutenu le shir, selon lequel l'apostasie compte parmi les annulatifs des ablutions. Après cela, le shir, rahimahullah, il a mentionné plusieurs textes, notamment euh, la partie de, du verset numéro 6 de Sourate al-Ma'ida, ainsi que le hadith, rapporté par Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos de la consommation de la viande de chameau et du fait de renouveler les ablutions suite à cela. Et également, il a mentionné de manière résumée le hadith de Safouan ibn Assal concernant les chaussons et chacun de ces textes, on a été amené à les mentionner au fil de ces quelques explications. Et c'est ainsi donc qu'on termine cette modeste explication du chapitre des annulatifs des ablutions. Et on continuera donc la prochaine fois avec le chapitre relatif à ce qui rend obligatoire les grandes ablutions, ainsi que la description de ces dernières. Et on demande à Allah de nous faciliter Dans cela est de nous assister dans l'accomplissement de tout ce qu'il aime et agré et on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui a'lam wa sallallahu wa ala alihi wa